Tu as besoin d'une grande valise. N'oublie pas ton passeport. N'oublie pas ton passeport. N'oublie pas ton billet d'avion. N'oublie pas ton billet d'avion. N'oublie pas tes chèques de voyage. N'oublie pas tes chèques de voyage. Amène la crème solaire. Amène la crème solaire. Amène les lunettes de soleil.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 aux chemises et aux chaussettes. Pense au pantalon, aux chemises et aux chaussettes. Pense aux cravates, aux ceintures et aux vestons. Pense aux cravates, aux ceintures et aux vestons. Pense au pyjama, aux chemises de nuit et aux shirts Pense au pyjama, aux chemises de nuit et aux shirts Tu as besoin de chaussures.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 et du dentifrice.